Bismillahir Rahmanir Rahim. Wal fajr. Au nom d'Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux. Par l'aube. Wa layalin Et par les dix nuits. Wash-shaf'i Par le Père et l'impair. Wal layli idha yasr. Et par la nuit, quand elle s'écoule. N'est-ce pas là un serment pour un doué d'intelligence N'as-tu pas vu comment ton Seigneur a agi avec les AAD Avec Iram, La cité à la colonne remarquable qui elle villes, dont jamais pareille ne fut construite parmi les villes et avec les Tamouds qui taillaient le rocher dans la vallée. ainsi qu'avec Pharaon, l'homme aux épieux. Tous étaient des gens qui transgressaient dans leur pays et y avaient commis beaucoup de désordres. Donc, Ton Seigneur déversa sur eux un fouet du châtiment. « Car ton Seigneur demeure aux aguets. » Quant à l'homme, lorsque son Seigneur l'éprouve en l'honorant et en le comblant de bienfaits, il dit Mon Seigneur m'a honoré. Mais par contre, quand il l'éprouve en lui restreignant sa subsistance, il dit Mon Seigneur m'a avili. Kalla bal la tukrimuna al-yatim Mainon, c'est vous plutôt qui n'êtes pas généreux envers les orphelins. Wa la tahanna ala ta'amil Qui ne vous incitez pas mutuellement à nourrir le pauvre وتأكلون التراث أكلاً لما، qui dévoraient l'héritage avec une avidité vorace. وتحبون المال et aimaient les richesses d'un amour sans bornes. كلا إذا دكت الأرض دكة دكة Prenez garde quand la terre sera complètement pulvérisée. Et que ton Seigneur viendra ainsi que les anges, rang par rang. Yawma idhin yatadhakkaru al-insanu anna lahu al-dhikra. Et que ce jour-là on amènera l'enfer, ce jour-là l'homme se rappellera, mais à quoi lui servira de se souvenir Yaqulu ya laytani qaddamtu li hayati. Il dira: hélas, que n'ai-je fait du bien pour ma vie future فيوم إذ الله يعذب عذابه أحد. ce jour-là donc nul ne sera châtié comme lui châtie. ولا يوثق وثاقه أحد. et nul ne sera garrotté comme lui garotte. يا أية هالنفس المطمئنة Ô toi, âme apaisée Retourne vers ton Seigneur, satisfaite et agréée. Entre donc parmi mes serviteurs et entre dans mon paradis.